Eee! Mm. Denis, j'attends donc de vous du tact, puisque 22,50 est mort. Essayez de faire ça avec dignité. Exactement. En son honneur et en sa mémoire, aujourd'hui, je vais dédier quelques bonnes averses et quelques coups de tonnerre pour peut-être lui rappeler la foudre d'antan. En tout cas, on a encore un petit peu de soleil actuellement sur l'est du pays, mais ça se couvre. Et on a déjà quelques averses qui arrivent actuellement dans le Tournaisie côté du Hainaut, et puis sur la région de Virton dans l'extrême sud. On a des orages très proche, à 50 km de la frontière française. Donc, d'ici euh, 2-3 heures, eh bien, ces orages vont arriver par l'ouest du pays et vont se développer tout au long de la journée. On attend de 15 à 21 degrés. Encore des orages prévus pour demain. Samedi et dimanche, enfin un temps plus sec mais ce sera un petit peu plus frais. On ne dépassera plus 14 à 17 degrés. est 8 heures et à la une de l'actualité ce matin, une journée importante pour les élèves de 6e primaire. Les épreuves du CEB commencent ce matin avec des maths et du français. L'objectif, c'est que chaque élève puisse évaluer son niveau de compétence, son niveau de savoir, puisqu'il y a évidemment des socles communs de compétences à acquérir pour l'ensemble des élèves en Fédération wallonie bruxelles Nous rappellerons dans un instant ce qu'est exactement le certificat d'études de base et à quoi il sert. Alain Destex paie ses nombreuses provocations. Le MRDXL a décidé de l'exclure de la liste pour les prochaines élections communales en 2018. Le mouvement réformateur n'accepte pas ce qu'il considère comme des dérapages d'Alain Destex. Un mois de février Sans une seule goutte d'alcool, c'est le défi proposé par la Fondation contre le cancer. Nous verrons les bénéfices de cette initiative pour la santé. Quatre jours après le massacre d'Orlando, Barack Obama se rend sur place à la rencontre des victimes et de la communauté LGBT. Les défenseurs des droits des homosexuels craignent que des jeunes renoncent à sortir du placard après la tuerie du week-end dernier. La France, premier pays qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro, les Bleus ont battu l'Albanie hier soir 2-0. les élèves de sixième primaire qui ont sans doute une petite boule au ventre ce matin. Ils commencent à passer le CEB ce matin, le certificat d'études de base indispensable pour passer en secondaire l'année prochaine. Au programme de cette première matinée d'épreuves mathématiques et français, Florence Dussard est ce matin à l'école primaire Sainte-Marie à Saint-Guilin, près de Mons. Elle a recueilli les impressions d'une élève et d'une maman. J'ai bien étudié et j'ai écouté les conseils de monsieur. C'était quoi les conseils de monsieur De se concentrer, de bien relire. J'ai relu toutes mes leçons. Comme ça, j'étais sûre de bien savoir faire mes examens. Est-ce si que tu as l'impression que tes compagnons, tes, tes copains de classe sont stressés particulièrement aujourd'hui Ou bien ça va, c'est relativement cool Ça va. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont un petit peu stressés, mais ça va. Et toi Moi, un petit peu, quand même. J'ai fait des exercices dans un cahier que ma maman m'a donné... Et... puis à l'école, je pense qu'ils ont eu des, des anciens CEB à faire, ils ont eu des révisions en même temps, donc euh, ils sont bien préparés en fait Voilà. En tant que, en tant que parent, vous êtes stressée parce qu'elle passe le CEB Non, on lui fait confiance, hein elle a bien travaillé tout le long de l'année et je pense que là, ben, euh, ça va aller Ça va d'aller, comme on dit dans la région de Mons. Ce reportage de Florence Dussard et Jean-Marc Viercet à Saint-Guylain. Sébastien Piret, le CEB, c'est quoi exactement Eh bien, c'est une épreuve commune pour tous les élèves de 6 sixième primaire. Ils vont tous répondre aux mêmes questions en même temps. Des questions préparées au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pas par chaque enseignant. Le CEB se déroule sur quatre matinées. Il faut 50% au moins dans chaque matière pour le réussir. Et l'objectif, eh bien, c'est de vérifier que les élèves ont bien d'intégrer les savoirs et les compétences requis à la fin des primaires. C'est aussi un bon moyen pour les écoles de se situer les unes par rapport aux autres. Marie-Martine Schins, la ministre de l'Éducation. Ça permet vraiment à l'école, je pense, de se situer par rapport aux différents acquis que la Fédération Allénie-Bruxelles demande à ses élèves. Dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, on, on utilise beaucoup ce type de résultats pour justement voir quelle école aurait davantage besoin d'être soutenue en fonction des résultats des épreuves externes. Et le CEB n'est pas la seule épreuve externe organisée aujourd'hui, puisque les deuxièmes secondaires passent leur CE1D, les réto leur CESS, et là aussi le principe est le même, des questions identiques pour tout le monde. Des questionnaires placés sous haute sécurité cette année, si malgré cela certaines questions devaient fuiter, comme l'année dernière, les écoles sortiront un questionnaire bis. Alain Desteix ne pourra pas se présenter aux prochaines élections communales à XL. Le député bruxellois qui est aussi conseiller communal AXL, a été exclu de la liste MR pour 2018. L'exclusion date d'il y a près d'un an, mais on l'apprend seulement aujourd'hui dans la Libre Belgique. Alain Destex est exclu notamment pour des dérapages. Que lui reprochent-on exactement Pierre Vandenbulk Eh bien d'abord, ses propos sulfureux sur l'islam et les étrangers. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, Alain Destex s'en prenait en bureau de parti à la bourgmestre de Molenbeek, François Scepmans, qu'il jugeait trop permissive avec les commerçants de sa commune pendant le ramadan. Euh, commerçants euh, autorisés à ouvrir un petit peu plus tard que d'habitude. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'était l'année dernière, euh, c'est ce commentaire sur un reportage de la RTBF dans lequel une jeune femme musulmane voilée est interrogée à l'occasion euh, de la fête nationale. Il écrit, je cite, « C'est un peu comme si lors de la fête nationale congolaise, on interviewait un blanc et un seul. Rions plutôt que de pleurer. » Fin de citation. Quelques jours plus tard, dans le plus grand secret, le mr x exclut Alain de Stex des listes pour 2018. Dans cette commune multiculturelle il risque de nuire au mouvement réformateur. Ses anciens colustiers lui reprochent également son manque d'implication au niveau communal. Il ne vient que rarement aux réunions du groupe et une fois est absent très régulièrement du conseil communal. Alors, ce n'est pas tout. Sa mauvaise réputation pourrait aussi rendre la l'AMR infréquentable pour une future coalition au niveau local. Bref, Alain Destex est prié de se trouver une nouvelle commune s'il veut se présenter dans deux ans. Et comment réagit Alain Destex à son exclusion, Pierre Pour l'instant, on l'ignore. On a tenté de le joindre ce matin, mais sans succès. Il se mûrement en tout cas, que le MR de Woolley et Saint Lambert lui aurait demandé de tirer la liste face à Olivier Minguin. Cela reste encore à confirmer, mais si c'est le cas, Alain Destèque en serait déjà à sa troisième commune bruxelloise après Bruxelles-Ville et Auderghem, où il n'a pas laissé que de bons souvenirs. Le procès du vitrioleur d'Anvers, Christophe, commence ce matin. L'attaque avait défiguré une femme de ménage d'un supermarché de l'Aise à Anvers. Un homme lui avait projeté de l'acide au visage en février 2015. Le vitrioleur sera jugé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Bruxelles, Radia Sadani. Le suspect, qui va se présenter devant les juges du tribunal de Bruxelles est un Irlandais de 42 ans. Il est poursuivi pour tentative d'assassinat mais aussi pour extorsion envers la chaîne de supermarchés. Il s'en était pris à une dame qui ne nettoyer les abords du magasin d'Anvers. Il lui avait projeté de l'acide sulfurique pur au visage, la blessant Très grièvement. Son forfait commis, l'homme avait pris la fuite. La police l'a finalement interpellé deux semaines plus tard en région parisienne. Alors pourquoi ce geste Pour montrer à la chaîne de l'aise qu'il ne plaisantait pas. Car Yel Franken harcelait la chaîne de supermarché et réclamait de l'argent. Ses premiers mails dataient de 2014. L'homme dépressif et sans emploi avait quitté la Hollande avec un point de chute la Belgique. La défense de la victime, Marina Thaisen, opérée depuis à plusieurs reprises, aurait voulu un procès en cour d'assises. Yael Franken risque une peine de 15 ans maximum, moitié moins que devant une cour d'assises. Les policiers belges craignent à leur tour d'être la cible d'attentats terroristes comme en France où deux policiers ont été tués lundi soir. Les policiers belges rencontrent aujourd'hui des responsables de l'OCAM, l'organe de coordination et d'analyse de la menace. Ils ne comprennent pas pourquoi les mesures de protection de la police sont au niveau 2 plus en Belgique et pas au niveau 3 comme pour le reste de la population. Voilà ce qui vous attend. En février, tu ne boiras pas de péquier. Cela pourrait être le slogan de cette nouvelle campagne de la Fondation contre le cancer. Pas une goutte d'alcool en février. La campagne en réalité s'intitule Tournée minérale. L'objectif, c'est de changer ses habitudes. Nathalie Servet, quel est l'intérêt d'une telle initiative oui, La question, c'est surtout un mois. Est-ce que ce n'est pas un peu court pour d'éventuels effets positifs Eh bien, pas du tout. Vous verrez tout de suite des effets positifs d'abord sur votre sommeil. Vous dormirez mieux vous serez mieux concentré aussi c'est bon également pour votre tension et votre poids. Autre bénéfice et pas le moindre, un mois sans alcool, cela permet déjà à votre foie de se réparer euh, n'oublions pas que l'excès d'alcool de manière générale est mauvais pour la santé il augmente entre autres les risques de nombreux cancers, mais dans ce cas-ci l'objectif de la campagne n'est pas de lutter contre l'alcoolisme Et pourquoi le mois le 2 de février Eh bien tout d'abord parce que c'est le mois le plus court, hein, 26 ah, jours facile, sans alcool, là, oui. voilà pour certains c'est déjà plus facile que 30 ou 31 jours et puis c'est déjà un peu le mois des régimes, c'est après toutes les fêtes de fin d'année et de début d'année cela laisse aussi le temps d'organiser le défi, bref c'est le bon moment, sauf peut-être pour ceux dont c'est le mois d'anniversaire. Merci Nathalie. Une nouvelle grève sera-t-elle évitée à la SNCB Une nouvelle réunion a lieu ce matin à 10h pour tenter de mettre fin aux problèmes de jours de récupération des cheminots les syndicats vont notamment proposer aujourd'hui d'abandonner deux jours férié. En échange, les organisations syndicales demandent toujours à la direction des chemins de fer de geler jusqu'en 2019 les mesures pour augmenter la productivité du personnel. On verra tout à l'heure comment ces propositions sont acceptées. Barack Obama attendu aujourd'hui à Orlando. Le président des états unis ira à la rencontre de la communauté LGBT, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres. Barack Obama passera du temps avec les familles des 49 personnes tuées dans la discothèque Le Pulse. Il rencontrera aussi les blessés et les secouristes. La communauté LGBT d'Orlando peine à se relever après le massacre commis par Omar Matin. La crainte, c'est que cette tragédie ne renferme à nouveau les jeunes homos sur eux-mêmes. Reportage à Orlando de Benjamin Hilly. Si. Ah nous sommes au centre LGBT d'Orlando, submergé par les dons spontanés destinés aux proches des victimes. Rob Domenico, l'un des responsables du centre, il est inquiet. Le carnage commis par Omar Mateen pourrait avoir de lourdes conséquences sur les jeunes homosexuels d'Orlando tentés de se renfermer sur eux-mêmes. C'est sa crainte. Bien sûr, d'autant que la majorité de ceux qui ont été tués dans l'attaque étaient de très jeunes homosexuels, garçons et filles. Et potentiellement, ces jeunes le cachaient encore à leurs parents. Et quand les parents ont été informés, ce n'était pas seulement pour apprendre que leurs enfants étaient morts, mais qu'ils étaient aussi homosexuels. Et ce qui vient de se passer risque d'avoir un impact très négatif. Je pense que beaucoup de jeunes qui avaient finalement décidé de sortir du placard, d'être enfin eux-mêmes, vont avoir peur et vont retourner dans le placard, malheureusement. Elle reste cette ville d'Orlando accueillante qui tend les bras à la communauté LGBT, selon Rob Domenico. C'est l'une des villes les plus gay-friendly de Floride. La Floride centrale est un creuset où nous avons fondé un mariage entre la communauté LGBT et nos alliés hétérosexuels. Et nous sommes fiers de ça. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais vécu ce genre de drame. C'est un choc pour nous tous. Et vous l'avez entendu aux infos, le suspect faisait des rencontres dans le milieu homo. Il a sans doute refoulé son homosexualité. C'est horrible de vivre comme ça, d'en arriver là. Mais peu importe votre religion, ce n'est pas ce que Dieu veut que vous fassiez, en aucune façon. Un reportage de Benjamin Illy et Laurent Machetti de Radio France à Orlando. 8h12 et le 8-9 Sport avec la France qui respire puisqu'elle est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de son euro. Oui, qui respire parce que c'était compliqué hier soir contre l'Albanie, stress puis délivrance comme l'explique ce supporter croisé à Marseille. C'était le gros stress jusqu'à la 89 e j'ai la boule au ventre, après ça a été la délivrance, un vrai bonheur. Et puis il y a eu le deuxième et ça a été une feuille d'artifice après, l'apothéose, on s'est régalés beaucoup de tension parce que le match s'est joué dans les toutes dernières minutes hein, Lise Burion Oui, 90 e et 96 e minute pour les buts Griezmann tout d'abord et puis Payet c'est d'ailleurs le but le plus tardif de l'histoire de l'Euro en dehors des matchs joués aux prolongations bien sûr jusque-là l'Albanie avait résisté elle s'était même montrée dangereuse surtout en première mi-temps alors il faut préciser que côté français le sélectionneur Didier Deschamps avait laissé ses deux stars Pogba et Griezmann sur le banc ils sont montés en deuxième mi-temps ils se sont montrés changement Changement d'animation et but, donc but tardif, mais but quand même, le médian Blaise Matuidi. On a eu du cœur, on a eu euh, l'état voilà, d'esprit, on a allé chercher cette victoire, on a du talent devant. Ça a été compliqué, notamment au premier mi-temps, on s'est pas procuré beaucoup d'occasions Il y a une équipe en face qui nous a gênés. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait, on est allé de la, encore plus de l'avant et on s'est procuré les, les occasions et on a été récompensé. On est satisfait ce soir car on est qualifié, c'était l'objectif numéro un et là maintenant, il va falloir chercher la première place et ça, ça fait partie de nos objectifs aussi. Dans l'autre match du groupe, la Suisse et la Roumanie ont partagé un but partout. Aujourd'hui, il y a trois rencontres. celle classée à risque entre l'Angleterre et le Pays de Galles, c'est à 15h à Lens. Et puis il y aura Ukraine-Irlande du Nord à 18h à Lyon et Allemagne-Pologne à 21h au Stade de France. Et les Diables Rouges, eux, se sont entraînés euh, discrètement à Huy clos dans leur centre du Hayan, près de Bordeaux. Hazard et De Bruyne ont été euh, ménagés comme prévu. Les Diables qui sont un peu chez eux, dans leur hôtel euh, du Golfe Médoc. Marc Wilmot, Wilmot, lui, est totalement chez lui puisqu'il possède une maison à quelques kilomètres de là, seulement à l'entrée de la petite localité de Saint-Aubin euh, de Médoc, maison où il réside quand ses occupations ne le retiennent pas en Belgique. Manuel jos l'un de nos envoyés spéciaux en France, est allé promener euh, son micro dans le village de d'adoption du sélectionneur. Saint-Aubin-de-Médoc, son église, son cimetière et son belge célèbre. Marc Widemot est résident à Saint-Aubin depuis 2000, hein, ça fait 16 ans qu'il habite là. Christophe Duprat, maire de Saint-Aubin. Voilà, il vient lorsqu'il y a des vacances, l'été, souvent, hein, puisque la, la proximité des plages fait que c'est agréable de venir ici. Et lorsqu'il y a des vacances scolaires, il vient aussi euh, passer quelques semaines ou quelques jours dans notre chambre de village. Une présence régulière mais discrète du sélectionneur. Dans cette petite bourgade de 6500 personnes située à deux pas de l'hôtel des Diables Rouges, certains ignorent même de qui on parle. Wow. Là, vous, vous n'avez pas de chance parce que le sport, le foot en particulier, ne nous intéresse pas du tout. Vous. Monsieur, bonjour. À la boulangerie de Saint-Aubin, en revanche, Marc Wilmot, c'est bien connu. Josiane sorio la patronne, est presque une intime. Moi, je le connais bien parce que pour la petite histoire, j'avais le tabac presse avant. Donc, là, à ce moment-là, il venait chercher ses journaux, hein, sportifs, évidemment. Et puis là, après, j'ai pris la boulangerie et donc il nous, il nous a suivi. Il est toujours client chez moi et je le connais donc depuis une quinzaine d'années. Marc Wilmot, sa baguette, son journal, peut-être bientôt son vin puisque la commune a fait planter des vignes entre l'église et la mairie, le maire Christophe Duprat. C'est très récent, nous avons fait notre première récolte de l'an dernier, 340 pieds de vignes qui sont de l'appellation Bordeaux supérieur, Et donc nous pourrons goûter l'année prochaine le premier fruit de ces vendanges et je vais bien prévu de lui en faire passer une bouteille euh, du vin de la commune où de vie Voilà, et on apprend donc que Marc Wilmot se lit les journaux, hein, parce qu'il dit toujours qu'il lit pas les critiques, etc. Bah... Ah, et on, a, on apprend <rire> aussi qu'il boit et qu'il va donc noyer son oh, chagrin dans l'alcool. Non, mais c'est normal, on a reçu une bonne claque, hein, il faut réagir samedi. Ah ben l'analyse de David jean bien là. sûr. Hein, les claques, ça, ouais. ah, Vous pensez qu'il picole, Wilmot, euh, euh, Jérôme non. non, David pas, non, David, pas <rire> ça se serait... ça Vous pensez qu'il picole Les soirs de fête, certainement quand il fait la victoire. Oui, mais quand, quand Mais donc c'était pas non, non, c'était pas c'est bien ce qu'on disait. 8h16, voici un et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales C'est le cas. CBC Banque Assurance décidait d'avancer. Non, hier, on a scruté ce qui passait sur le 411 depuis tôt ce matin, mais là c'est la cata. plus de 9 km de fil et 2h10 de ralentissement en direction de Bruxelles au niveau de Wavre. Évitez vraiment l'endroit si vous le pouvez, parce que même les déviations locales sont maintenant saturées. On revient à Liège avec le topo sur la circulation de ce jeudi matin. Oui, Je n'ai rien d'aussi catastrophique à vous proposer. Heureusement. Plus un gros quart d'heure de perdu sur l'axe 40 x bruxelles avant le viaduc d'Airstal déjà à partir de ce rex -e. Ralentissement également constaté dans la descente de l'A602 à partir de l'échangeur de Loncin et en direction du tunnel de Cointe. A noter que dans l'autre sens, en provenance des Ardennes, il y a également des ralentissements à hauteur de Chênay en direction de Belle-Île et du tunnel de Cointe. Sinon, pour le reste, au centre-ville, on nous signale des ralentissements un peu plus intenses qu'à l'accoutumée dans le quartier Saint-Gilles, mais du côté de Saint-Lambert et de la rue de Bruxelles, eh bien, ça va pas trop mal. Un problème sur la route, prévenez le 04 344 76 44. S'il y a un modèle Citroën pour chaque tempérament, il n'y a que Citropole pour vous offrir un service VIP. Citropole, la référence Citroën en province de Liège. Portes ouvertes du 13 au 18 juin inclus. Prime de reprise surprenante, jusqu'à moins 50% sur les options et offre alléchantes sur le stock. Offre soumise à condition. Citropole, Citroën en province de Liège. Citropole.be S'il y a une éclaircie, on se ferait pas un petit barbecue T'inquiète, je fonce chez Red Market. Il y a tout ce qu'il faut pour un barbecue réussi à petit prix. Et invite une brochette d'amis. Oh, ce Fred Market, toujours le bon plan. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeb-sur-Meuse, 109 rue de la Station. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce jeudi, Angleterre, Pays de Galles, Ukraine, Irlande du Nord et Allemagne, Pologne. But après but, avec la rédaction des sports et dès 20h en direct de Toulouse avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu blanc diable. Avec voyage-sncf.com Direct, et l'agence d'attractivité de Toulouse. Moi, ce week-end, je vais à la braderie du... Du vendredi 17 au dimanche 19 juin, venez faire le plein de bonnes affaires et participez à notre tournoi de baby-foot. Commerlox est à 10 minutes de Bastogne et Schmid à 10 minutes de Vilsalm. Cette semaine dans le Tip Top, Philippe Jonio enfile sa cape et son épée pour recevoir Damien Sarg et Olivier Dion. Et Deux des Trois Mousquetaires viennent nous présenter le nouveau spectacle musical à Paris dès septembre et le 6 mai prochain à Forêt Nationale avec Vivacité. Ce soir, dès 19h, ce sera donc Un pour tous et Tous pour un sur Vivacité pour déjà vous faire découvrir l'album Les Trois Mousquetaires. C'est moi, Hip Les Diables Rouges ne trembleront pas devant les Irlandais. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Waouh Ces lignes séduisantes. Le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros davantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. 8 h le 8-9 Ah les diables rouges ont un petit moral. David Jeanmode, quel est le diable que vous allez relouquer tout à l'heure Je vais relouquer Lukaku. Oui, Lukaku. Voilà. Et alors, euh, par comme... rapport à son costume, il est quand même dans le sombre, hein. Et alors comme ces jours de CEB, oh. qu'on pense évidemment mais aux non, enfants. Hein, je dis, euh, oh, non. Je dis il est, est dans le sombre parce oh. qu'il a un costume bleu marine. Et retenez oui, cette oui. mission, les cheveux de Marie Martin Schins il faut les donc, gainer Voilà, qui est donc la chef des écoliers ce matin qui passe leur CEB et c'est faut... un hommage à Jérôme il bien sûr. Il faut gainer mais, mais gainer mais bien gainer bien sûr. Voilà, car je sais votre lien Marie Si tu nous Ah. <rire> On Notre invité tout à l'heure, Jonathan Lambert, comédien à l'affiche de l'idéal. L'idéal, c'est le nouveau film de Beck BD dans l'univers de la mode. L'idéal, référence à L'Oréal, sauf que la marque fait face à un scandale puisque l'égérie s'est retrouvée dans une sextape néonazie. Faut donc trouver une nouvelle égérie. Et qui est la patronne de l'idéal eh Ben c'est Jonathan Lambert qui est habillé en femme pendant tout le film. On en parlera avec lui tout à l'heure. Extraordinaire. talon jupes, cheveux, la totale. Ah, oui. 8h21, Jérôme Cactus et nos politiques sont avec nous ce matin pour l'air du moment. Mais oui, parfaitement, Benjamin, Charles Michel, et tout ce matin, Monsieur le Premier Ministre, bonjour. Monsieur de RG, bonjour. L'heure est grève j'ai oui. décidé de relever à 5 le niveau terroriste de ce pays. Plusieurs événements m'y obligent. Hein, la, la prestation des Diables Rouges, bien sûr, à cause de... <rire> tout le monde est écran. Et surtout, les déclarations de ce terroriste notoire qui oui, a déclaré... lettre qui menacerait à Bruxelles, le City2, les centres commerciaux. Non, non, je, je parlais de Stéphane Poel. Ah, oui. Là, ceux dont vous me parlez, on peut les contrôler, mais lui, non. Non, ça, oui. non je voudrais préciser à ce polémiste radical que si les diables recommencent encore à jouer comme des chaînettes, ça va exploser de partout oui, ici dans le oui, oui, pays. Bon, bon, la, la fois est passée. Alors Monsieur Di Rupo également. Vous avez supporté les diables ou l'Italie vous Mais que, que, quelle question insultante Pardon. Jamais mon électorat ne me pardonnerait cette trahison. Forza Italia ah, en, en cette année où l'on célèbre le 70 e anniversaire de l'immigration italienne en Belgique ah c'est beau de constater que face aux Belges les Italiens savent encore aller au charbon Oui bon oh, Même pas une petite pensée pour les diables allo. Mais écoutez voir des types habillés en rouge totalement amorphes tourner en rond et rentrer chez eux sans, <rire> sans avoir rien obtenu avouer qu'on restait en Belgique deux fois par semaine oui. et puis des mois vrai, En plus j'ai regardé le match Ah, la squadra sur le terrain ils étaient 11 selon l'UEFA mais 30 selon l'organisateur comptez oui, comptez oui oui ça va ça va. Ah, bah lui je l'engage tout de suite au PS des ouvriers dépouilles qui foutent la partière des capitalistes <rire> belges émigrés à Londres mon cœur en a saigné autant que le nez de l'entraîneur italien oui, oui. Son anglais son jeu était la bonne Bon alors Marc Wilmots par contre euh... Écoutez demander à Marc Wilmots d'être un fin tacticien c'est comme demander à Maggie de Blok de faire une thèse sur les régimes hein. Oui. Oh, oh Mais vous l'avez entendu elle ben veut oui. faire maigrir les Belges en oui, oui. mon avis à part le Mardi Gras il ne supprimera rien du tout bon, ah, les bonnes chances pour les deux prochains matchs j'ai peur pour vous ah. Ah, bah, si vous n'êtes déjà pas capable de digérer les pâtes le steak irlandais et les boulettes suédoises ça risque de ne pas passer non plus <rire> Ah, bah, je, je, je n'ai plus autant ri et joui depuis qu'on a renvoyé le MR dans l'opposition régionale bon, bon, bon, bah, ça va ah, <rire> allez on vous enverra une carte postale bah, tout ça <rire> Bah du deuxième tour hein. <rire> ah, Incroyable C'est diable je, je ne comprends même pas Qu'avec une défense aussi malade Ils ne soient pas tous Sur la mutuelle <rire> Ça va pas oh, bon, alors. alors justement Monsieur Diroup Pour l'évoquer l'instant Alors Magui de bloc Donc veut faire maigrir Les belles. jeux. Mmh Je trouve que la plupart de nos enfants, quand vous le regardez, ils sont tous un peu -patate, ah bon patate. là pour le sport, on ne sera plus bons qu sumo, là, bon qu'au bon. Vous proposez d'alléger, si je puis dire, les menus de 30% de calories. D'ailleurs, j'ai décidé de donner le bon exemple. Oui. Quand je fais quick, je ne mange plus d'hamburgers, je ne mange plus que 7. Hein? Ah, 30% trente en moins. Ça oui, c'est juste. Il yeah, c'est important de bien calculer parce que allez, vous imaginez que si Jacqueline Galon euh, calcule les calories, <rire> soit on devient obèse en deux semaines, soit on devient anorexique en un mois. Oui, bon. Par contre, elle peut aider pour le match contre les Suédois, hein, parce que les boulettes, elle connaît. Oui, dites vous avez mangé gras ce matin euh, De deux, deux tartines beurrées, un œuf sur le plat, cependant. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Tui, bottei, ramminen, reback, hey. Oui. <laughs> Protéines, calories, gluten. Je calcule, il oui, oui. y a... Ah, et vous pourrez morir mercredi prochain. <laughs> Pour 2 tartines et un sur le oi, oi, oi, Explosion de graisse au camp intestinal niveau 3. Oui, oi. On ah, ne peut confondre avec l'Afska l'exposition du taux de cholestérol. Oui, oui. Et sans oublier le taxe graisse, bien sûr, puisqu'en plus de la TVA, on augmente le taux de stevia. Donc je calcule yeah. Alors vous coûtez très cher la sécu Vous n'êtes pas le seul Même quand je vois venir euh, Christophe Grajan Oui oui oui, oui. Patates patate et une saucisse, Obésité morbide hein. Ouais, va, Comment vous pouvez laisser aller vous comme ça je te en l'air madame Sarah de Gradua Un Vous pensez encore réveiller le désir avec une plastique grasse enfin, voilà. Vos critères hein. me semblent quand même franchement incroyables Nous organisons des séances de suicide collectif Pour tous ceux qui n'ont plus aucune chance de maigrir à se passe en douleur hein. On fait manger de la tarterie à tout le monde En donnant des douches de lait pasteurisé ah oui, Mais ça va quand même assez oui, et vite Et pour ceux qui désiraient quand même tenter de perdre quelques grammes Vous préconisez quoi finalement Le régime sans sel Yeah, J'ai essayé, je viens de faire le beau vélo de Ravel Sans sel oui, Les côtes on le sent bien les Allez, ben oui, ben oui. Avec Fabien Lecastel oui. Ce matin Bien joué les gars et je retiens Christophe Grajean ce, ouais, sera ouais. Désormais. ce sera sur la porte de votre bureau désormais Besoin de changer vos pneus Sans vous déplacer et perdre votre temps Contactez Freeride en région liégeoise, Freeride vient à votre domicile ou sur votre lieu de travail afin de changer vos pneus. Contactez-nous sur free-ride.be Le commerce, autrement localisy.com localisy.com Color Code, la mode prend des coups du 16 au 22 juin ne manquez pas les 7 jours de prix fou dans vos color codes de visée à court et y et profitez de prix vraiment fou sur des milliers d'articles rejoignez-nous sur Facebook pour faciliter vos achats tous vos color codes sont ouverts le dimanche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 Déclaration en ligne, c'est beaucoup plus rapide. Parce que TaxonWeb en remplit automatiquement une grande partie. Juste un contrôle, un ajout, une petite correction et c'est fini. Pas encore d'accès Surfez vite sur taxonweb.be Cité, la 2 et le conseil de la musique présente Le village de la fête de la musique Les 18 et 19 juin, retrouvez-nous au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles avec Great Mountain Fire Bachar Marcalife, Dan San, Max Romeo et plein d'autres, c'est gratuit Tout le programme sur musique.ve Allez-y en transport en commun Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles Sabam For Culture, Sud Presse et Grand Casino Bruxelles-Village Vivacité présente La Nuit des cœurs 2016 C'est 26 et 27 août dans les splendides ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville Venez découvrir Michel Fugain et son cœur Les polyphoniques de Barbara Fortuna Les solistes de l'Opéra de Budapest et d'autres ensembles vocaux de renom Info nuitdescoeur.be Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT Le Spar de Lucie oh, Quand mon fils à entraînement c'est chaque fois la course Mais avec un saut rapide dans mon Spa, et eh bien je trouve toujours un délicieux petit plat Spar Colruyt Group, toujours avantageux La Meuse, la nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et la Capitale présente Je réussis. Une collection de cahiers de vacances de 56 pages rédigés par des enseignants belges. Avec un cahier par classe, de la 3e maternelle à la 6e primaire, votre enfant gardera en mémoire tous les acquis de l'année écoulée. Les cahiers de vacances en vendent dès maintenant au prix de 5,90€ chez votre libraire. Sud et vous nous rappelez Christophe l'actualité de ce jeudi 58 000 petites têtes penchées sur leurs copies. Les épreuves du CEB commencent dans les classes de 6e primaire. et Français ce matin en secondaire. CE1D aujourd'hui en deuxième et CESS pour les retours. Les policiers belges craignent d'être la cible des terroristes comme leurs deux confrères français euh, tués lundi dans les Yvelines. Une rencontre a lieu aujourd'hui entre la police et Locam, l'organe de coordination et d'analyse de la menace. À l'Euro, aujourd'hui à 15h à Lance, Angleterre, Pays de Galles à 18h à Lyon, euh, Ukraine Irlande du Nord et le soir au Stade de France, Allemagne-Pologne. Le premier huitième de finaliste de l'Euro est connu depuis hier soir. C'est la France qui a battu l'Albanie 2-0. Ah je le dis, le fond de l'air est frais ce matin. Vous êtes maintenant prévenu des avers Oui, sur le sud du pays, avant midi probablement. Et en cours d'après-midi, cellule orageuse. Hier, c'est fameusement tombé par endroit. 19 degrés, voire 21 pour les chanceux. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. à Liège, un commissaire de police vient d'être acquitté par la justice après une intervention plutôt musclée. La cour d'appel a en effet réformé le jugement de première instance qu'il avait au contraire condamné à une peine d'un mois de prison avec sursis pour des faits de violence illégitime. Marquis de ce commissaire de 47 ans, avait été poursuivi à la suite d'une intervention considérée trop violente face à un individu menotté. Effectivement, l'affaire remonte à il y a un peu plus de deux ans de cela. Un individu est alors intercepté après avoir eu un comportement jugé suspect autour du commissariat de police de la rue Nathalie Saliège. L'homme qui est armé est immédiatement placé en cellule. Les caméras de surveillance filment la scène et on y voit clairement le commissaire de police saisir l'individu à la gorge et le projeter au sol. Le parquet avait estimé dans un premier temps qu'il avait usé de violence illégitime dans le cadre de sa fonction, ce qui a conduit à sa condamnation en première instance. Mais pour la cour d'appel, ce commissaire a fait une utilisation proportionnelle de la violence face à un individu dangereux qui voulait clairement en découdre avec les policiers et elle l'a donc acquitté. Ce jugement, Marc, était attendu avec impatience par de nombreux policiers. Effectivement, une cinquantaine de collègues du commissaire étaient d'ailleurs présents pour le soutenir hier. Côté syndical, on estime que cette décision de justice reconnaît clairement la dangerosité du métier de policier. Le jugement admet aussi l'usage proportionné d'une certaine contrainte quand la situation le justifie. Les travailleurs de la société Galère sont en colère ils ont appris que leur entreprise prévoit d'embaucher des Portugais, des ouvriers détachés sur un chantier nucléaire cet été. Tout cela alors qu'un plan de restructuration prévoit de supprimer un emploi sur sept chez Galère. Rien d'étonnant, dit Paul Gilles de la CSC, que le climat au sein du personnel se dégrade. Un climat de révolte, révolte contre la situation à laquelle les travailleurs sont confrontés, les travailleurs sont fâchés contre l'entreprise, le travail euh, sur chantier est exercé par des travailleurs euh... C'est difficile de lutter, on n'a pas décidé d'une un, action, on a des travailleurs qui sont, qui sont déclarés prêts à répondre si chemin faisant dans la concertation on a, on a un blocage. Ils nous ont demandé clairement de, de limiter au maximum les pertes d'emploi en privilégiant toutes les pistes possibles, le recours aux préparations, les départs volontaires. Et la disponibilité qui est liée au statut de prix pensionné maintenant est aussi euh, un monstre peut-être pour certains. On a encore discuté de pas grand-chose jusqu'à maintenant. La fonderie Fallet est en grève. Cette société est implantée à Villers-le-Bouillet. Le conflit porte sur le dialogue social au sein de l'entreprise. Le climat semble particulièrement dégradé ici aussi, ce qui ne cesse d'étonner puisque le gouvernement wallon, Michel Grétry, par l'intermédiaire de divers organismes, a injecté du capital dans cette affaire. C'est une entreprise d'une petite soixantaine de personnes Elle coule de l'aluminium, ça va de la coudoir d'autobus à des pièces pour des armes de la Fabrique Nationale. Elle dépend d'un groupe d'envergure régionale, Light Alloys, mais la société Meus Invest détient une partie du capital. Un autre organisme parapublic, la Société d'investissement du bassin liégeois, figure également parmi les actionnaires. La fonderie Fallet, à en croire les trois derniers bilans qu'elle a publiés, perd annuellement plus d'un demi-million. Mais les causes de la grève, entamée ce mardi, sont plus sociales qu'économiques. Les travailleurs dénoncent un climat anti-syndical un climat de discrimination et de harcèlement. Une plainte collective a d'ailleurs été déposée voici deux ans, mais sans résultat. Selon la FGTB, plusieurs affiliés se voient refuser des primes auxquelles ils ont droit, mais qui sont distribuées à la tête du client. Les relations avec l'administrateur délégué semblent particulièrement difficiles. L'arrivée récente d'un responsable de la gestion des ressources humaines ne semble pas améliorer la situation. L'arrêt de travail pourrait se prolonger jusqu'en fin de semaine. La direction est restée injoignable ce mercredi. Les militaires des différentes compagnies qui ont participé à la mission belge au Mali ont reçu hier à SPA la médaille commémorative belge. Des militaires qui, pour une bonne partie d'entre eux, ont enchaîné les missions de patrouille dans les rues de Bruxelles, de Liège, avant de partir au Mali. Une situation qui fait partie désormais de la vie des soldats, mais qui illustre aussi les nouveaux défis de l'armée. Des défis qu'évoque le lieutenant-colonel Manuel Monin, le chef de corps du régiment de SPA. C'est un fameux défi, ne fût-ce que qu'intellectuellement. Euh, Lorsqu'on était en veste par éclat en Yougoslavie, en Afghanistan, cela nous paraissait normal. Effectuer la même chose en Belgique, ça fait un choc. Heureusement, notre entraînement est là et une fois qu'on a passé le cap, je vais dire, psychologique, les réflexes viennent et il n'y a pas de problème. Alors, toutes ces missions, ça demande des hommes. De là, l'importance du recrutement, un recrutement qui pose quand même problème. Et effectivement, avec le blocage actuel de recrutement, ça pose des défis à mon unité, mais à toutes les unités de la composante terre. Il faut savoir que j'ai déjà plus de 140 personnes en déficit. Normalement, je devrais avoir 640 hommes. Ici, nous sommes 493. Chaque année, avec la vague des pensions, mais aussi avec les hommes qui ne supportent plus le rythme de travail et qui, après 2, 3, 4, 5 ans, quittent la défense, j'ai besoin de recrutement. Or, l'année prochaine, j'ai entendu dire qu'on aurait maximum 18 personnes, ce qui veut dire que l'effectif du 12e de ligne va diminuer. Une interview signée Olivier Tunis, le réacteur de Tiange 2, pourrait redémarré ce matin. Il est à l'arrêt depuis vendredi en raison d'une panne d'un moteur électrique. Son redémarrage avait été postposé à plusieurs reprises. On apprend qu'il devrait finalement être remis en route ce matin donc vers 9h. En tennis, au tournoi ITF de Hongrie, la liégeoise Isaline Bonaventure disputera son troisième tour aujourd'hui vers midi. Bonaventure affrontera la Bulgare Tomova, une adversaire à sa portée pour une place en 2 mi final Yann Never, c'est vous qui le dites, trois débats sur la table. D'abord, de Weaver qui traite Marc Goblet de primaire à trois neurones. Primaire à trois neurones, est-ce que c'est acceptable Ensuite, l'enfant de 3 ans du couple de policiers tués à Magnanville, l'enfant qui a vu sa mère se faire égorger, cet enfant a-t-il un avenir où il ne se remettra jamais Et puis l'image, l'image d'Oscar Pistorius en short cycliste, debout sur ses moignons face au tribunal. Est-ce que cette image est dure, émouvante ou s'était déplacée Marion Jomot, standard ouvert. Je déclare le standard ouvert. Alors à partir de maintenant et en exclusivité, vous pouvez joindre le standard en composant le 0 septembre 233 466 ou par SMS au 3063 50 par message. Les trois sujets de ce matin sont quant à eux déjà sur la page Facebook de C'est vous qui dit. Là, il est 8h36 et enfin, un dernier topo sur le trafic. D'abord, le petit détour par l'E411 à Wavre, avec, suite à l'accident de ce matin, 10 km de fil, 2h30 de temps d'attente. Inutile de vous dire qu'il vaut mieux ne pas passer par là. Benoît, c'est beaucoup plus calme à Liège et tant mieux. Ben oui, ça se résorbe déjà, notamment du côté de la E40 et du viaduc d'Herstal, où vous êtes déjà redescendu sous le quart d'heure de retard, ce qui est raisonnable pour l'heure. Il euh, y a des ralentissements aussi qui sont en train de s'amenuiser fortement sur la descente de la 602 en direction du centre-ville. Les plus gros ralentissements à l'heure actuelle se concentrent essentiellement dans le sens Ardennes E25 vers le tunnel de Cointe et sur les quais entre le pont de Fragné et Sclessin. Sur le 40, ça ralentit évidemment sur le viaduc de Herstal, on l'a dit, mais également entre Everley et walluée saint étienne Bonne route En problème sur la route, prévenez le 04 344 76 44. Il est 8h38. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Allemagne-Pologne, à suivre en direct ce jeudi soir sur la 2, Vivacité et sur rtvf.be slash ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Envie d'infos Quand et comme je veux. Bienvenue en ce jour Bonjour à Voici tous, bienvenue dans le forum. Aujourd'hui, nous, de nous parlons de l'actualité, plusieurs centaines de migrants. RTBF Ovio, l'info où quand et comme je veux. C'est sur rtbf.be/ovio. A ah, U V I O. RTBF Ovio, libérez vos envies. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Comment bien acheter quand... On voit la vie en rose Alors on aime forcément le rosé Oh oui Et on va chez Deleuze. Jusqu'au 29 juin, à l'achat de trois bouteilles de rosé de 75 cl, identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Et qui dit rosé, dit barbecue. Avec les délicieuses viandes de laise. Sophie, mange du fromage. Mmh. Simon, intolérant au lactose, mange aussi du fromage. Mmh. Et oui, aucune différence. Parce qu'avec Diléa zéro lactose, vous savourez 20 produits laitiers 100% sans lactose, mais avec exactement le même goût. À découvrir au rayon frais et sur dilea.be. Diléa, le geste plus digeste. De 8 à 9, le 8-9. Alors attention, Diable Rouge, non pas à l'entraînement, mais au relou tout à l'heure. Quel diable Lukaku et les cheveux de Marie-Martin Schins. Oui Oh, qu'ils sentent bons <rire> Comment vous le savez <rire> Bon, devine qu'elle est rousse Une femme qui a des cheveux bouclés doit forcément sentir rond bon se d'après <rire> Le Monde, selon le 8-9. Oui. Bon, euh, vous voulez jouer au Kikadi et remporter un cadeau, imposer un mot à Patalène pour son live de vendredi Inscrivez-vous maintenant 3063 SMS. Vous indiquez « Je veux jouer », nom, prénom, coordonnées complètes. Vous connaissez la formule. On se rappelle, dans quelques instants, pour le Kikadi, c'est au 3063 SMS et il y a de la place 8h40, allons d'abord au cinéma avec la sortie hier du nouveau film de Bec Bédé qui s'appelle donc L'idéal. L'idéal, référence à L'Oréal, c'est une marque de cosmétique internationale. sauf que scandale, l'égérie, l'égérie s'est retrouvée dans une sextape où elle est en tenue SS, où elle crie à Hitler en plein moment de câlin. Bref, c'est un scandale néo-nazi, il faut trouver une nouvelle égérie et c'est là que le scouting pour trouver quelqu'un va se mettre en place. Qui est la patronne de l'idéal dans le film Qui est la patronne C'est Jonathan Lambert qui est en ligne avec ah nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Mais alors vous êtes habillé dans le truc en femme de A à Z, cheveux, jupe, talon. J'ai pas compris si dans le film vous étiez vraiment une femme ou si c'était un homme femme. Ah ça c'est intéressant, c'est une question qui revient souvent. Déjà j'ai les cheveux qui sentent bon pour regrouper. Ah <rires> ah ah. Quand vous donnez envie. Euh, non c'est. À vrai dire, on s'en fout. Euh, ce qui est intéressant, enfin moi, ce qui m'a amusé dans ce personnage, c'est que c'était avant tout, c'était le big boss et quand euh, quand il parle ou quand elle parle, tout le monde tirent sa gueule. Et ah, c'est une saleté. Oui. L'autorité, ça <rire> fait toujours, ça fait toujours du bien. Donc après, qu'il porte une jupe ou un pantalon. Euh, Finalement, on s'en fout, mais c'est drôle parce qu'il y a différentes interprétations, effectivement. Donc euh, chacun, finalement, euh, je laisse au spectateur le soin d'imaginer... Euh, Et vous êtes euh, pas quelle mal. quelle est la véritable... Vous ah, êtes pas ah, mal, le, le cheveu brun... Comment le, prendre comment le prendre <rire> euh, ah, Mais moi, je bah, le prends très bien. <rire> <rire> vous êtes la femme qu'on voudrait tous être, ça Mais pourquoi ne pas avoir pris une femme, alors qu'elle n'a pas... Euh, ça, c'est une question que faut poser au réalisateur. Euh, mais non, en fait, je crois que ça fait référence... Il y, y a effectivement quelqu'un qui a dirigé euh, une marque, une grande marque de, de cosmétiques euh, était euh, qui était un, un homme qui est devenu femme euh, donc voilà je pense que c'était plus ou moins une allusion à ça ceci Après, étant dit nous, on... ça donne des idées pour le 8-9 parce qu'on a déjà réussi à être trois mecs pour une femme on pourrait <rire> ouais. très bien remplacer Sarah par un mec qui fait femme oui pourquoi pas voilà et pourquoi pas des femmes qui font les hommes il y a bien Kate blanchette qui a joué euh, Bob Dylan au cinéma donc, euh, les ah les oui mais parce qu'alors c'est le chaos que dans l'équipe il n'y a que des <rire> hommes et une femme alors c'est le chaos et un mot sur le film puis on reparle de vous donc dans le film, eh, Gaspard Proust est donc ce scout qui va devoir trouver des mannequins et qui s'en va dans les Pays de l'Est chercher des mannequins. Et là, le film est délicieusement coquin, cochon. On sent que le scout, il met la main à l'ouvrage. Ça se passe vraiment comme ça dans la vie Les scouts de mannequins, ils, ils vont jusqu'au câlin Bien sûr. Bien ah, sûr. Je crois ah, que c'est un métier, personnellement, c'est enfin, ouais, un truc un peu déprimant. Enfin, moi, je trouve, parce qu'on vit tantôt entouré de ces femmes qui sont qui sont quand même magnifiques, que le boulot de ces gars-là, on appelle ça des, des, des scouts, effectivement, c'est des types qui vont rechercher au plus loin, au fin fond de la Sibérie, et ça peut être l'Amérique du Sud, ça peut être l'Asie, les visages qui seront les, les, les égéries de, de demain. Donc je pense qu'au passage, voilà, ils se servent un petit peu. Voilà. Ah, il y, y a une scène terrible où il y a une série de femmes qui sont là, qui font la file pour le casting et on les éjecte. Pas toi, toi t'es grosse, toi dégage, toi... C'est la, la vie en vrai dans le milieu de la mode. Est-ce que vous me confirmez, Jonathan Lambert, que le film est un tantinet sexualisant euh, Ça dépend où vous placez votre sexualité. Mais, <rire> mais euh, et si vous savez euh, Disons qu'il n'est pas guichant, Voilà. – Oui, il est à aguichant, il y a des images parfois qui sont « waouh ». Un mot sur le scandale, alors donc l'égérie de l'idéal, elle est repérée dans cette sextape néo-nazie. Vous pensez qu'on peut se remettre de ce genre de sextape scandale Parce qu'il y a en même temps toute la stratégie du groupe qui va essayer soit de faire oublier l'image de l'égérie qui a fauté, soit qui va essayer d'enterrer le bazar. Vous pensez qu'on peut se remettre d'une sextape tape néo-nazie – euh, Alors, c'est difficile d'avoir la réponse là-dessus, mais il y a eu des précédents, il y a eu effectivement des, des scandales et dans ce cas-là, je pense qu'il y a deux, deux façons de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a en tous les cas deux façons de faire. Soit on, on fait comme si de rien n'était, euh, soit on, on coupe les... On se sépare des fruits pourris, si tu peux dire. Si je peux dire. <rire> Alors, c'est un film à la fois sur la mode, sur le rapport aux femmes, sur euh, ces gens de la mode, sur le business, sur la société de bah, consommation. C'est un film qui a l'image de, de Bec Bézé, son auteur. cest une comédie, mais oui, qui est grinçante et surtout qui renvoie des choses qu'on connaît tous, qui sont parfois très cruelles, c'est le ouais c'est le monde de la mode même si on le connaît pas on sait que c'est comme ça on sait qu'il y a quelque chose de, voilà c'est avant tout c'est l'image qui est mise en avant et pour montrer cette image à des millions de personnes pour vendre des produits euh, bah, derrière l'image il euh, y a les coulisses et comme je dis, le dit le comme c'est écrit sur la, la fiche euh, la beauté parfois c'est moche et attendez qui a été Claudia Schiffer queue autour de la table on a une mannequin vous avez été mannequin Sarah <rire> oui oui mais un petit mannequin comme on dit Oui, une un Claudia Schiffer queue je petit disais petit mannequin ouais. Oui. ouais et vous faisiez des défilés Euh, oui, oui, tout à fait, les photos et tout ça, c'est pour ça que le scout ne, ne passe pas toujours à l'acte, je pense que c'est aussi à la fille... Euh, il a essayé mettre... non scout pas essayé du tout. Avec non, non, non, et en fait, quand vexant, on est dans le milieu, c'est un milieu fort ouais. respectueux, parce que les, les, les jobs sont clairs, c'est pas comme dans les métiers classiques où il euh, y a des jeux de séduction qui se mettent en place, euh, la manipulation, ouais. etc. Vous étiez chez non, Mais Non, non, mais dans <rire> ce milieu-là, tout est clair, voilà, la mannequin fait la belle, le photographe Attends, prend la photo, Attends, on essaye, etc. Jérôme, Jérôme, tu serais scout. Sarah Bon ben, Trop tu, vieille façon Tu veux hein, le rôle Non, là maintenant, évidemment ah, oui. <rire> ah, oui. non, Là maintenant, on vous laisse une place dans le bus Une place assise, vous pouvez vous asseoir madame, je vous en prie euh, Un mot rapido sur vous Jonathan Lambert, donc le spectacle d'avant Votre one man show, c'était Perruque Et vous revenez avec un truc qui s'appelle Looking for Kim C'est un spectacle sur les dictateurs truc, ouais, ça. Ouais. Euh, Oui, d'ailleurs Ce sera à Liège demain et après-demain euh, voilà, Ça n'a rien à voir avec le précédent Euh, D'ailleurs c'est assez amusant parce que quand, quand je j ai, j ai, j ai décidé de faire ce spectacle, je me suis allé terminer les perruques et c'est à ce moment-là que Beck Bédé m'a appelé pour ce rôle en me disant voilà j'ai un rôle à perruque pour toi. Donc c'était une sorte de, de malédiction qui s'est mais, mais oui, ce, effectivement, ce prochain spectacle, c'est un changement de cap. C'est... Ouais. Euh, C'est un monde qui m'a aussi toujours fasciné, les dictateurs, euh, fasciné évidemment avec une certaine réduction, mais j'ai voilà, toujours trouvé qu'il y avait un parallèle entre une dictature et un one-man show. Finalement, une dictature, enfin un dictateur, c'est un est seul en scène. Mais au lieu de jouer devant euh, un Bercy, un Vénith, enfin une salle de spectacle, il joue devant un pays entier et, et au lieu de durer une heure et demie, bah, ça dure parfois 40 ans. Ah ben métaphore, il y a un sous-titre, ça s'appelle Looking for Kim, sous-titre de Néron à Hitler à Staline. Prenez-en de la graine, Jérôme, pour, en prends. pour vos sous-titres de <rire> en spectacle. <rire> de Néron à Hitler à Staline. Bonne journée, Jonathan Lambert. Allez, merci, bonne journée, ciao A la prochaine, ouais. bye bye Le film s'appelle donc L'idéal, un tantinet caricatural, mais il y a de la nana dedans, ouais, c'est un peu bien, coquin Il ne faut sympa. pas confondre le monde de la pub et le mannequinat, c'est pas la même chose Ah, et on hein. couche plus où en Dans pub. la pub, à mon avis ah ouais, ah ouais, ouais, pub, oui. Parce que dans les médias, je peux vous dire que rien du tout <rire> Rien, jamais Dans un instant, le kick a dit... luminus soutient votre énergie pour les diables rouges Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Dis de force, où J'ai ici un message pour tous les profs peau de vache. Mmh. Messieurs les professeurs, ne comptez pas les jeunes trop durement, Alto ou côte des cocotteurs. Dis, ces histoires de côte, ça me donne envie d'un en et de côte en l'os Oui, oui. De préféré des cocotteurs, mmh. la voilà De force, les mens. Eh Terrence, ouais. tu promets de ne pas le prendre mal. Dis toujours. Bon, vous, les Angry Birds, je crois que j'ai quelque chose qui va vous redonner le sourire. C'est ça, rêve tout En ce moment, il y a une prime de reprise exceptionnelle et jusqu'à 50% offert sur les options du Citroën Berlingo avec son coffre extra large et sa caméra de recul. Ouais les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Profitez-en pendant les journées portes ouvertes Citroën du 13 au 18 juin. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Bonjour, c'est Thibaut Courtois. Quand Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de complètement foot. Votre centre commercial Médiacité Liège, faites la musique. Des concerts gratuits avec le vendredi 17 juin, Two Kids on Holiday, Roscoe, John et Kid Noise. Samedi 18 juin, retrouvez d'autres concerts et vivez le match des diables sur écran géant. Info Mediacité. 8h, 9h, le 8-9 Et le Kikedi est à Liège, bonjour Brigitte Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde Bonjour, bonjour. Donc puisqu'on est dans l'univers des mannequins, vous voulez nous faire vos statistiques Euh, disons que c'est surtout pour moi quelque chose de de négatif euh, l'image qu'on donne aux, gens, aux femmes, aux jeunes femmes Ah bah alors n'allez pas voir le film l'idéal <rire> Surtout que... avec Bec ah C'est ouais. ah ouais. euh... même plus le niveau femme-objet C'est le niveau femme, trouvez-moi le mot c'est Objet sexuel plutôt Oui, ouais. femme-objet oui, sexuel ouais. Ouais. Ouais. <rire> Brigitte, j'ai deux gentlemen à vous présenter <rire> David, bonjour Brigitte. Ouais, Jérôme, bonjour oui Bonjour, bonjour -moi, Jérôme, bonjour la comme des objets <rire> ah Bonjour le gentleman qui fait ouais, Bonjour Je suis désolé, on joue avec une femme Bon, Brigitte, sérieusement. Non, qui qu'a dit Qui a dit Il y a un cadeau à la clé et un mot imposé à Patalène pour le live. Oh, oh, oh. Qui a dit On est là pour guider les élèves. On n'est plus des coachs. On est plus des coachs que des profs. On est là pour guider les élèves. On est plus des coachs que des profs. Qui a dit ça Qui a dit ça Soit Gérard Klein qui jouait l'Instit, soit Moran qui a conseillé les petits jeunes chanteurs, soit David jean -Mode qui conseille dans le relook. C'est faut ça va David Géromod qui, euh, qui lance son école de relooking. Mais c'est soit David ou c'est soit Morane. Hein. Il y a peut-être piège, Jérôme. Oui, oui, oui. Pas d'insulte le... <rire> donc euh, plutôt David. Ah, si pas d'insulte, pas Morane. Brigitte, vous pensez à qui Mais Je vais dire David Géromod. Ah, c'est une bonne réponse. Oh, gentil, ma belle. Car notre David lance, fini les gnognotes du LG, UCL, ULB, il lance son université oui. du relook. Dans quelle ville, David À Courcelles. Courcelles. Ça va être terrible. Vous vous inscrirez, Brigitte Euh, pourquoi pas Ah bah, vous, vous serez non, coaché. Non, pourquoi <rire> Mais pas pas pas pas. pas. pas. Vous, vous serez coaché par le maître. Ah, Les Français ça. ont la Gerfelte et nous avons David Jamot. C'est clair. Et... Je préfère David Jamot. Bon, c'est ah Nous bien aussi. Bien, lui, Les entiers, ah bah, nous <rire> aussi. La montre Viva est à vous. Elle vous donnera l'heure à tout moment, car elle fonctionne. C'est ah une non. bonne nouvelle, <rire> si je vous jure. Et le mot que vous imposez à Patalène pour le live ben, on va rester à Liège, donc gaufre. Ah ben voilà comme les gaufres comme les gaufres au sucre ça lui ira bien <rire> parfaitement c'est noté Brigitte on vous embrasse et à bientôt Bisous, merci beaucoup bonne journée à vous salut dans salut. un instant alors Monsieur le professeur d'université si, c'est si. le doyen prêteur, qui n'a plus non. toutes ses facultés je suis bien entouré je vous assure je suis bien entouré ah non mais on vous appelle comment alors président on ne rien euh, du tout érecteur et, oh, oh, oh. et quoi pas. vous circulez dans les couloirs en redingote mais non tapant avec une règle si, sur si, les doigts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 Alors avec BNP Paribas Fortis, supportez les entrepreneurs près de chez vous et aidez-les à gagner leur pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Votez sur boostervotrebusiness.be BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Je suis une pile bouton et je me trouvais dans une montre. Tic tac. Moi, j'étais dans un appareil photo. Clic clac. Et maintenant, nous traînons au fond d'un tiroir. Oui. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bebat car Bebat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bebat. Et bat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Comment faire pour éliminer les mauvaises herbes Chez AVV, vous recevrez des conseils avisés. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Le 8 S'il vous plaît, question d'inintérêt général. Le géant Total rachète l'Empiris. Quelle serait la première banderole déployée par les fans du Standard à l'adresse de leur président Bruno Venanzi Loulou Godet nous dit, avec Total, le Standard ne sera plus à côté de ses pompes. <rire> <rire> pompes d'essence, Merci, Christian Jacot. Ça va vraiment de mal en pyrrhus. Ah, joli. La cuillère du jour, un entraîneur suisse pour Anderlecht. Que va-t-il placarder dans le vestiaire mou avant le début de la saison Bon, vous réfléchissez, vous répondez sur la page Facebook du 8-9. À votre disposition, bien sûr. Page Facebook et survivacité.be. La revue de presse, c'est toute l'équipe qui commente le journal de ce matin. Notamment la folle soirée que Louis Michel, le père du Premier ministre, a organisé à sa maison pour regarder le match de Diable Rouge. Il y avait des hot-docs. Face et, ouais, et Louis Michel était habillé en Diable Rouge. Le commentaire de l'équipe Survivacité. Dans la revue de presse, 8h54. David et les diables oui. rouges, car le moment est important à la veille pratiquement de ce match contre l'Irlande. Lukaku, l'homme si décrié. Alors Lukaku, donc on est dans un gabarit, donc il n'est pas fluide hein, comme Eden donc on est dans un gabarit brut, trapu. Donc on ah. est vraiment en masse, aussi bien au niveau du visage qu'au niveau donc du corps. Donc attention les garçons, quand vous allez, si vous mettez un t-shirt, donc de toujours bien mettre une encolure assez euh, au niveau de la clavicule. Comme ça, ça évite d'avoir une grosse tête. Au niveau de sa barbe... J'essaie de visualiser là, je pas, le col. Compris, ah, au niveau, un, un col arrondi au niveau des clavicules. Un peu comme vous, ça permet ah, plus haut. Vraiment, ou de la thyroïde. Donc, bord de cou, alors. Bord de cou, ah, oui. voilà. Ah, oui. alors, col, -mao, col mao Non, oui, col -mao. pas, col -mao. Donc, pas va, col mao. Oui, on va éviter, par exemple, les hauts au col, parce que ça va justement raptisser euh, le, le visage et le cou. Donc, on va plutôt aller dans les cols malos ou des cols arrondis qui arrivent au niveau de la thyroïde ou de la clavicule. Donc, c'est pour pas masquer le cou C'est pour ne pas avoir un effet trop masqué trop trapu okay. au niveau donc euh, au niveau du coup il faut savoir que les footballeurs ont un gros problème au niveau des pantalons euh, parce que ils ont un, un creux dans le dos ils ont le fessier à l'arrière donc très développé et les cuisses très larges et donc ils ont, ils ont, oh ils ont une petite non mais non, mais c'est vrai ils sont super ils ont le fessier à l'arrière ils sont plus oui. beaux en short qu'en pantalon ils ah. ont vraiment donc ça, ça, ça à chaque fois hein, donc quand j'ai été justement avec des footballeurs pour les habiller c'était très compliqué j'ai trouvé une marque c'est une marque avec je ne dirais pas le nom mais c'est une marque avec une tête d'apache euh, qui se sont adaptés aux gens de la rue et donc c'est la seule marque où un footballeur peut avoir une taille serrée le derrière cambré les cuisses pas trop serrées et justement le pantalon après ah. le genou qui s'affine légèrement sans rentrer dans des slims mieux ne va piter Bitterpan hein. Ça, ça, oui ça donne presque envie la barbe de Lukaku il la donc, garde ou pas la barbe de Lukaku donc ici on est dans une barbe donc on est dans une barbe elliptique donc elliptique ah, donc oui. ça veut dire qu'elle est, elle est, elle est vraiment, euh, elle part vraiment en vrille comme ça et donc on évite d'avoir les effets un peu comme j'appelle ça le tampon Jex hein, un peu usé. Quand vous frottez les casseroles, on a toujours des petites parties comme ça de l'éponge qui s'échappe Et donc, ça, il faut absolument couper. Parce que la barbe, de toute façon, chez une personne black et elliptique, il faut simplement, soit on la coupe quand ça dépasse un peu trop ou alors on l'écrase. on la look à coupe, vous vérifiez votre fou. Mais non Mais c'est vraiment ça. Et alors, il faut savoir une chose. Aussi, Benjamin, il laisse pousser sa barbe plus longtemps, ainsi que les cheveux, le sébum n'arrive pas au bout du cheveu. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours brosser avec une brosse de sanglier pour être sûr que le sébum s'éteint le plus possible donc sur ouais. le poil ou sur le cheveu afin qu'il ne casse pas qu'il de sanglier ouais. Il en poil en poil de sanglier ah oui en poil ah, de là, sanglier. Écoutez, vous dit merci vous pensez qu'il sera aligné Euh, ben j'espère que non. <rire> non, non, non. non. Ah, je me disais bien que ça oui, allait mais terminer par un ouais. okay. non. On change de chapitre, oui. messieurs. Attention. Attention. Les cheveux légèrement ah. bouclés de Marie Martin Schins Alors, Marie Martin Schins c'est dans une catégorie donc euh, oh, cuivrée. Concours. Donc cuivrée. Donc comme je disais, à Jérôme il ne me croyait pas qu'elle était rouquine. Mais je dis, bref. mais si elle est rouquine. Euh, elle, elle est rounquine. Euh, elle est au burnette. Et donc au beurre. Donc on va dire pour no, notre amie, ici il faut vraiment que le cheveu, on dirait qu'il n'est pas. On dirait qu'il a un peu avec de la mousse comme ça pour écraser la boucle. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Parce que Sarah une, écoute parce qu'elle a les mêmes une, boucles. Une mousse, oui, et c'est pas évident. Une, une ouais. mousse va sécher le cheveu. Donc une fois qu'il est séché, si la mousse donc s'écrase un petit peu, et eh bien systématiquement le cheveu va être plus sec, donc il va gonfler. Donc maintenant on a des produits qui vont vraiment traiter le cheveu donc la boucle va être assouplie et disciplinée on appelle ça mmh. pour justement qu'elle se fasse euh, qu'elle qu soit donc très très belle et même quand il y a du vent on peut se recoiffer en étant bouclé toute la journée sans ressembler directement à euh, un, je dis, un nuage ah, oui, donc, je veux, ouais. donc on peut ou un vraiment, chien quoi ou, oui, ou, ou, ou un chien qui est trop resté au soleil oui. ou alors l'effet quand on va à la plage et que les filles blondes vont bien se reconnaître quand elles sont, quand elles sont décolorées, quand elles sortent de l'eau elles ont le cheveu vraiment qui gonfle mais énormément Vous et avez donc, la boucle naturelle vous Sarah où les travailler. Oui, hein, mais euh... c'est compliqué parce qu'il faut l'entretenir. Il y a en fait, de l'huile. Il voilà. ouais. ouais. y a de l'huile donc c'est élixir et voilà Donc il y a de l'huile sèche, donc on peut dire donc comme élixir, on peut dire donc euh, il y en avait une belle mais je me la souviens plus au, au, au, soit et donc ça permet donc si vous voulez de d'avoir le, le professeur. Non mais, ça, Préviser, non, mais <rire> ça, ça ça permet ça permet vraiment de que la soupe soit assouplie et vous allez voir que vous pouvez avoir les cheveux très très longs sans ressembler justement à un je sais Et, pas moi, et un, vous pensez qu'elle le travaille Marie Martin ou qu'elle la naturelle ou qu'elle travaille sans Coucler. Non, non, non, ici, on voit très bien sur cette photo que les boucles, donc en avant, ainsi que la mèche qui était déposée, la mèche bandeau qui était déposée sur le front, a été moussée, vu que la boucle est cassante, je la vois. Et ce qui est important, c'est la coupe ouais. de cheveux aussi, quand on a des boucles. Ah, toujours, toujours, toujours, toujours. Alors, en hommage à Jérôme et à Marie-Martine Chine on termine par une tournée de gros chacun en fait un, je fais un. <rire> <rire> David Moi, je lui dis <rire> <rire> Ah, c'était pour vous, Jérôme. <rire> on a plus le temps dimanche sur Vivacité, ces années-là seront Pure McCartney À quelques jours de sa venue à Werther le 30 juin prochain, Vivacité retrace la carrière de Paul McCartney De son premier album solo en 1970 à My Valentine sorti en 2012, le meilleur de Paul McCartney est réuni dans une double compilation pure My Valentine. A remporté ce dimanche dès 10h30 sur Vivacité. Voir Thibaut plonger sur un grand écran Chez Vandenborg, nous sommes prêts pour le foot, avec les dernières TV pour la meilleure expérience visuelle. Vandenborg.com Denis, je suis comme vous. Pour le chapitre cheveux et boucles, je me suis abstenu aussi. L'espace oui. d'un instant, ça nous concernait très peu finalement. Ça passe tellement au-dessus de nos têtes. Et voilà. <rire> Tout comme les orages qui vont arriver et qui vont passer au-dessus de nos têtes pour ce matin déjà le long de la frontière française, les coups de tonnerre vont se multiplier. En attendant, eh bien, on a encore quelques éclaircies, mais plutôt sur le nord du pays. La tendance c'est eh bien donc des averses parfois orageuses qui deviendront parfois assez soutenues l'après-midi entrecoupées d'éclaircies, 15 à 21 degrés pour les maxima, Malheureusement on reste toujours dans cette masse d'air instable et orageuse demain avec les mêmes températures. Samedi ça va changer le vent passe au nord-ouest, il fera plus frais et aussi un peu plus sec. 14 à 17 degrés, même valeur pour dimanche avec un temps sec cette fois et quelques éclaircies sur l'ouest. Vous écoutez Viva et les 9h Sébastien Pierre nous informe, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La concentration est maximale ce matin dans les classes de sixième primaire. Oui, les élèves répondent aux premières questions du CEB, le certificat d'études de base. Au programme de ce matin, le français et les mathématiques. Il y aura les sciences, la géographie et l'histoire dans les jours qui viennent. En tout, quatre matinées d'épreuves, une période assez éprouvante donc. C'est un entraînement d'athlètes et donc je pense que, si on parle des athlètes, il n'est peut-être pas intéressant de De regarder tous les matchs de, de foot du euh, soir, tard le soir. soir, ouais. tard le mmh. soir. Et, euh, et pour les parents, je dirais aussi c'est important, parce qu'il y a beaucoup de pression qui est mise sur cette épreuve, de continuer à avoir confiance en leur enfant et de montrer la confiance qu'ils ont dans la réussite oui. de leur enfant. Il faut beaucoup travailler cest sert à quelque chose de préparer quand on revient le soir euh, Ça vaut la peine, je pense, de revoir un tout petit peu pour oui. se sécuriser. Mais en principe, toutes ces matières ont été vues au fil des années du fondamental. Guillaume Marron, président de l'association Interréseau des directions d'école au micro de Bertrand Haine. Les élèves de 6e primaire sont donc en train de répondre aux premières questions. Florence Dussart et Jean-Marc Vierzet étaient ce matin à l'école primaire Sainte-Marie de saint guilin pour la distribution des copies. Dans la cour de récréation, certains parents étaient les premiers stressés. On a un petit peu la boule au ventre, on ne remonte pas. Mais euh, ça va, il est confiant, moi c'est un garçon, il est confiant. Bon, je lui dis bah tout ira bien, puisque je serai ponctuelle à l'heure, que j'espère qu'il va sortir avec le sourire quand même. Et je lui dis que si ça se passait bien aujourd'hui, les prochains jours, ce serait pareil. Le sourire ce matin, il lavait les élèves très énervés, un peu angoissés, mais pas trop, comme Kylian. Un peu stressé, mais... Je me dis dans ma tête que ça va aller, quoi. Une fois qu'on sera devant notre feuille, je crois que ça va mieux se passer, On sera un peu moins stressé. Et devant leur feuille, ils y sont, à 7 heures. Avant ça, le directeur les a rassurés. Voilà les enfants, bonjour à tous. Il n'y a vraiment à avoir aucune crainte. Ça va, vous avez été bien préparés pendant l'année. Vous avez déjà vu comment se passaient les CEB des années précédentes, ces dernières semaines, donc... Vous n'avez vraiment rien à craindre, il n'y aura pas de piège, il n'y a pas de surprise.